Chers auditeurs et auditrices de la radio, Issa bienvenue à l'édition de la mi-journée d'osso dimanche 23 octobre. Donc voici d'abord le sommaire. Le, le, le laboratoire national pour les minéraux de l'Office Burundi des mines et carrière sera bientôt reconnu. Au niveau international, annonce du Beraï ministre en charge de l'énergie et mine. Adoption d'un projet de décret portant la création d'un centre de formation public polytechnique par le Conseil des ministres tenu ce mercredi et à Chamuzou, les prix de première nécessité, contenu de greffe au, au marché moderne du chef-lieu de cette province. Vous l'entendrez dans cette édition mise en ordre par Alban Doayo et à la présentation d'Etat avec Orno. La Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel 250 000 dollars américains, tel est le montant nécessaire pour mettre en application le projet de faciliter le commerce dans les pays des Grands Lacs. Cela a été analysé et approuvé lors du Conseil des ministres. Tenu mercredi de cette semaine en cours, Prosperna Ouamie, secrétaire porte-parole du gouvernement, précise que ce projet favorisera le climat des affaires politiques et économiques entre les, entre les pays membres. Suivez-le. Au début des années 2010, le gouvernement du Burundi s'est lancé dans une vague de réformes relatives au climat des affaires et à l'environnement économique, politique et social, en vue d'améliorer son image internationale et ses scores dans différents classements touchant ces domaines. Des structures ont été mises en place à cet effet. Toutefois, avec la nouvelle constitution de 2018 et l'actuelle structure du gouvernement, certaines structures clés du cadre institutionnel chargé de ces réformes dont le comité de pilotage ont été restructurés, notamment la deuxième vice-présidence qui a été remplacée par la primature. Dans ce contexte, une révision ou adaptation du cadre institutionnel est nécessaire pour redynamiser et se conformer à la nouvelle structure du gouvernement et au contexte actuel. Pour ce faire et pour plus d'efficacité, le gouvernement du Burundi a pris la décision de créer un comité de pilotage unique qui sera chargé des réformes basées sur les indicateurs internationaux et de gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale. Ce comité de pilotage sera présidé par le Premier ministre et sera composé de 11 membres du gouvernement, d'aussi de représentants des structures les plus concernées par ces réformes et d'un représentant du secteur privé. Le comité de pilotage disposera d'un bureau et sera appuyé par des groupes techniques de travail. Après analyse, le projet a été adopté avec comme recommandation de réduire le nombre de membres du gouvernement dans le comité de pilotage pour ne retenir que les ministères clés. Supprimer le secrétariat exécutif car le coordinateur du bureau d'études stratégiques et de développement assurera le secrétariat du comité. Son conseil des ministres a aussi adopté un projet de décret portant en création d'un centre de formation publique polytechnique Prosper Naroguamie, secrétaire et porte-parole du gouvernement, précise que l'inscription dans ce centre sera, sera volontaire, mais que la formation sera payante. Suivez encore une fois Prosper Naroguamie. Le gouvernement du Burundi a pris l'engagement de développer le capital humain indispensable à la croissance et au développement social et économique. Mais il s'observe que les offres de formation à l'enseignement fondamental, post-fondamental et supérieur sont principalement orientées vers l'acquisition des connaissances, mais sont peu tournées vers l'apprentissage d'un métier. Le secteur de l'éducation a jusqu'à ce jour gardé un caractère théorique généraliste et peu professionnalisant. En conséquence, on observe une grande masse de la population active sans compétences professionnelles et contrainte au chômage. De plus, l'évolution rapide des technologies ne permet pas à différents personnels de s'adapter aux nouveaux outils et machines de production. Pour faire face à cette problématique et répondre aux difficultés et défis relevés dans le secteur éducatif, Le gouvernement prévoit la création des centres publics de formation polytechnique et de reconversion professionnelle. Ce genre de centre s'impose pour la mise en œuvre d'une politique ambitieuse de développement. Après échanges et débats, le projet de décret a été adopté avec les observations et recommandations suivantes. doter le centre des compétences de certifier les compétences individuelles et de délivrer à ceux qui terminent la formation le brevet de technicien supérieur. Procéder à la vulgarisation de ce centre, tous ceux qui pourraient être intéressés par la formation en connaissent l'existence. L'inscription dans ce centre sera volontaire et la formation sera payante. S'assurer de la qualité des formateurs dans ces centres pour qu'ils dispensent une formation pratique solide à même d'attirer les lauréats. Mettre en avant les filières qui ont des débouchés dans le monde de l'emploi, car ce sont celles qui attirent le plus de candidats. Avant d'envisager la construction d'autres centres, s'assurer que le centre de Roussy fonctionne convenablement. Évaluer le fonctionnement des centres d'enseignement des métiers pour éventuellement trouver une autre orientation à leur données. Le centre sera dirigé par un directeur général au regard de la spécificité de ses missions. Faire représenter le ministère de l'Intérieur au sein du conseil d'administration. Envisager l'organisation d'un atelier réunissant toutes les universités agréées au Burundi pour échanger sur le système de prêt-bourse, mettre annuellement à jour l'ordonnance qui réglemente le prêt-bourse. Page énergie à présent, le laboratoire national pour les minéraux de l'Office burundais des mines et carrières sera bientôt reconnu au niveau international lors de la présentation des réalisations du premier trimestre 2022-2023. Le ministre de l'énergie et mines a annoncé qu'il appelle d'offres de cinq appareils. est en cours, Ibrahim Ouizaye a en outre déclaré que son ministère est en train d'essayer de l'engrais qui proviendrait de la tourbe. Suivez-le. L'accréditation du laboratoire de l'OBM selon les normes ISO 17025. L'élaboration et publication du DAO relatif à l'acquisition de cinq équipements, deux tamiseuses, des microns et un appareil à rayon X. Appui à la recherche géologique en vue de la promotion du secteur minier. On a fait une préparation de 54 échantillons et on a analysé 66 échantillons. Il y a aussi le projet de l'OnaTour, projet de 5 tonnes de fertilisants que nous sommes en train de faire à base de la tour pour l'expérimentation. Le la radio de l'avenir 13h04 minutes pour par la page commerce. Les prix de première nécessité ne cessent de grimper au marché moderne du chef-lieu de la province au Tchangouzo. Les acheteurs à faible revenu disent qu'ils sont aujourd'hui incapables d'acheter le riz et d'autres denrées comme le haricot, le maïs, en doublé de prix depuis la saison sèche dernière, au moment où les agriculteurs justifient cette hausse des prix liée aux perturbations climatiques. Le temps en charge de l'environnement Tchanguzo leur demande de dès des... que la pluie perdure en leur conseillant de mélanger la fumure de, de dans leur plutôt, de mélanger la fumure d'origine animale de modende Dès notre passage au marché moderne du chef lieu de la province Tchanguzo, ce dimanche, l'on constate que les prix de première nécessité continuent de grimper. Certains acheteurs rencontrés au marché témoignent qu'ils ne consomment plus la banane et le riz Du fait de leur prix exorbitant. En effet, le prix d'un régime de banane est estimé entre 10 000 francs et 15 000 francs, tandis que le riz cultivé localement a passé de 2 000 francs à 2 800 francs par kilo dans moins de 4 mois. Le prix du riz venu de la Tanzanie a passé de 2 800 francs au kilo à 3 300 francs dans 2 mois seulement, selon les vendeurs. Et quant aux radicaux de dernière qualité, Son prix par kilo a passé de 1000 francs à 2000 francs depuis la saison sèche dernière, tandis que le prix du maïs par kilo a grimpé de 700 à 2000 francs par kilo pendant la même période. Et au moment où certains agriculteurs interrogés disent que le prix des denrées grimpe à cause des aléas climatiques, Mekiet Naoundireye, directeur de l'Environnement, agriculture et élevage en province de Tchankouzou, recommande à ces agriculteurs de prévoir le sommet dès que la pluie s'annonce effectivement et le mélange de la fumée d'origine animale avec la fumée organo-minérale pourrait rehausser le rendement agricole selon la direction de l'agriculture en province de Tchangouzo. Depuis Tchangouzo, le moment moderne de Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La goyave est un fruit riche en vitamine B, sauf vitamine B12, C et réduit l'hypertension et le cholestérol. Elle contient des caroténoïdes qui exercent une action antioxydante. Explication de Jean-Paul, chercheur nutritionniste. La goyave contient également le zinc, qui est plus important pour les hommes lors des rapports sexuels. Charles Macotte. La goyave est un fruit qui a une écorce. Il contient beaucoup de nutriments comme la ténère en vitamine C. Ce fruit contient également des substances importantes pour l'organisme, dont les caroténoïdes par son action antioxydante. Explication que nous devons au chercheur et nutritionniste Jean paul La Goyave contient également de petites quantités d'acides organiques comme l'eau citrique et l'eau malique qui favorise, euh, favorise l'absorption de la vitamine C et lui donne son goût acide typique. La goyave contient également de caroténoïdes. Ce sont des substances, en fait la caroténoïde, ce sont des substances qui, dans l'organisme, se transforment en vitamine A et qui exercent une action antioxydante puissante euh, sur nos cellules. On peut utiliser la goyave comme fruit ou utiliser ses feuilles, explique toujours le nutritionniste Jean-Paul Winesa. La goyave contient assez de nutriments, beaucoup de choses très importantes. Et la pulpe de la goyave est pauvre en protéines. Au fait, cette un petit arbre souvent à, tortue, à écorce ses désquamants par la praque et feuilles opposées. Les frères branches donne des fruits charnis comestibles, nommés les goyaves. Serons toujours ceux chercheurs, la goyave contient des quantités significatives de potassium. Elle porte des oligo éléments très importants pour les hommes en cours des rapports sexuels. La goyave contient également des fibres, des fibres végétales, et la plupart euh, de ces fibres déplissent. La goyave contient des quantités significatives, et le du groupe B, à l'exception de la vitamine B12, il faut signaler. Le minéral est le plus abondant est le potassium qui se trouve dans la goyave. La goyave est relativement riche en oligo-éléments comme le zinc, le cuivre et le manganèse, qui rend la goyave être un bon fruit et pour les hommes. Le zinc est très important pour les hommes en fait de pouvoir euh, euh, réaliser euh, la, le, le rapport sexuel fait que ça, ça devient un bon fruit pour les autres. La goyave est un fruit tropical du goyavier, arbre de la famille des myrtacées qui pousse dans les régions tropicales d'Amérique. Actualité internationale. Actualité internationale, avant de mettre fin à cette édition au Tchad de la Fédération internationale des droits de l'homme, alerte sur des centaines de personnes qualifiées, déportation après leur manifestation, comme c'est écrit sur le site internet de RFI, l'enquête sur les violences du 20 octobre se poursuit au Tchad après la manifestation de l'opposition outre les morts et les blessés, la Fédération internationale des droits de l'homme, alerte sur ce qu'elle qualifie de déportation vers le nord du pays pour une destination inconnue de plusieurs centaines de personnes interpellées. Selon toujours ce site, ils ont aperçu, euh, aperçu plusieurs véhicules transportant entre 500 et 1000 personnes en train d'être déportées vers une destination inconnue en violation, en violation de tous les droits nationaux et internationaux ratifiés par le Tchad. Et du 23 au 25 octobre, Djibouti accueille le sommet international sur le climat avec comme thème Changement climatique et recherche les chefs d'État et décideurs politiques de la Corne de l'Afrique, région durement frappée par la sécheresse et menacés par euh, la famine sont attendus selon euh, toujours le site internet de RFI. Le gouvernement de Djibouti veut trouver des, veut trouver des, des initiatives africaines pour répondre à l'urgence climatique. Et c'est par ici qu'il met un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.